Bon début de journée. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Il est 6h sur Fun Radio. Vous écoutez Summer Fun et on démarre la journée ensemble. On fait le tour de l'action ce mercredi 13 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. 25 personnes au moins ont trouvé la mort et plusieurs dizaines ont été blessées. La collision frontale entre deux trains hier en Italie dans les Pouilles. C'est l'un des pires accidents ferroviaires qui a frappé l'Italie ces dernières années. L'accident s'est produit quand deux convois qui se trouvaient sur la même ligne ferroviaire sont entrés en collision. Les circonstances de cet accident ne sont pas claires. Il va falloir une enquête pour faire la lumière sur les causes de cet accident. L'Italie n'a pas connu ces dernières années d'accidents de circulation ayant fait autant de morts. Le dernier accident avec un bilan de victimes très élevé remonte à juillet 2013 avec la chute d'un car dans un ravin qui avait à l'époque fait 38 victimes. Barack Obama a rendu hier à Dallas un hommage ému aux cinq policiers abattus par un tireur embusqué assurant que les états unis ne sont pas aussi divisés que les apparences peuvent le laisser croire. La cérémonie rendait hommage aux policiers tués, tous représentés par une chaise vide sur laquelle avait été déposé un drapeau américain plié et une casquette de policier. Le président américain va organiser aujourd'hui à la Maison-Blanche une réunion pour dégager des solutions concrètes. S'il reconnaît que d'énormes progrès restent à accomplir, Barack Obama veut aussi essayer de faire passer une vision plus optimiste de la société américaine. En Angleterre, David Cameron a présidé hier son 250e et dernier conseil des ministres avant de céder aujourd'hui la place à la tête du gouvernement britannique à la ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui devra s'atteler à mettre en œuvre le Brexit. David Cameron présenta sa démission aujourd'hui à la reine Elisabeth II après sa dernière prestation au Parlement pour les traditionnelles questions hebdomadaires au premier ministre en fin de matinée. Dans la foulée, Theresa May se rendra auprès de la reine pour prêter serment. Elle aura pour première mission de former un nouveau gouvernement. Elle devra par la suite mettre en place la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir votre déclaration fiscale via la plateforme TaxonWeb. Hier en milieu de matinée, à quelques heures de la date limite, euh, plus de 2,35 millions de déclarations ont déjà été soumises via TaxonWeb. Les contribuables qui décident de faire remplir leur déclaration par un comptable ou un conseil fiscal ont compté jusqu'au jusqu 27 octobre pour l'introduire. Ceux qui ne respectent pas les délais s'exposent pour rappel à des amendes allant de 50 à 1250 euros, avec un accroissement d'impôts de 10 à 200% sur les revenus non déclarés ou encore une taxation d'office l'an dernier, euh, plus de 87 000 l'amende amendes ont été infligées. Autour de France, c'est l'Australien Michael Matthews qui a remporté hier la dixième étape à Revelle. Christopher Fromm a conservé le maillot jaune de leader. Greg Van Avermaet, le Belge, a terminé à une très belle quatrième place. Aujourd'hui, la onzième étape de la grande boucle conduira les cours de Carcassonne à Montpellier et devrait faire la part belle aux sprinter. Un dernier mot de football pour parler de notre sélectionneur national qui est toujours dans l'attente d'une décision concernant son avenir. Les réunions se multiplient au sein de l'Union Belge pour discuter de Marc Wilmots. On ne devrait pas en savoir plus avant plusieurs jours. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen, des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. <tot de téléphone> Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques secondes sur Fan Radio, j'ai pour vous David Guetta et Soprano. Juste avant, continue météo, Jean-François, est-ce que tu as aujourd'hui des bonnes nouvelles pour nous Bien non, malheureusement, ah, pas de tu... bonnes nouvelles puisque le temps va encore être très variable avec des périodes nuageuses et parfois aussi quelques éclaircies malgré tout. Mais on prévoit régulièrement des averses pouvant être localement intenses et orageuses. Il ferait aussi très frais avec des maxima de 14 degrés en Haute-Fagne et pas plus de 18 à 19 degrés ailleurs. Il faudra attendre vendredi pour un retour à un temps peu plus sec. Bah, croisons les doigts, à, vendre... les doigts à vendredi alors Jeff pour euh... j'espère euh, le retour du soleil. On laisse J'espère également le prochain rendez-vous de l'Info, c'est à 6h30 et tout de suite le Son Dance Floor sur Fun Radio dans le Summer Fun avec David Guetta. Fun, Fun Radio, cuisine créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine créfelle, mon rêve, ma cuisine. Summer Fun, c'est du Son dance floor du son dance Floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Surfun radio dans quelques secondes c'est Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun Bonjour. Juste avant 6h09, soyez les bienvenus sur Fun Radio Je m'appelle Anto, Coralie est aussi là Comment oui, ça va Coralie salut, ça va et toi mais écoute, Très très bien, Etienne et la talarisation Et puis Jean-François est là pour les infos h 30 J'espère que tout se passe bien pour vous, on est milieu de semaine Tout se passe bien et on a encore plein de petites surprises Pour vous aujourd'hui, notamment euh, eh bien, Les éphémérides qui arrivent dans quelques petites secondes On aura aussi des invités tout à l'heure Coralie oui, Ce tout sont à fait. les euh, créateurs de Chômeur Go C'est une plateforme qui permet à les chômeurs de, leur, de se vendre En fait c'est des CV en ligne mais sous forme de vidéo C'est euh, un projet jeune qui est ici en Belgique il y a quelques temps, on en parlera avec eux tout à l'heure, ce sera aux alentours de 8h20 juste avant. Quoi de mieux pour bien commencer la journée que faire un point sur les éphémérides oui, sommes... C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Avec le petit <rire> Google. Je l'avais oublié celui-là. <rire> nous sommes le mercredi 13 juillet 2016, nous sommes le troisième jour de la semaine, Coralie. Oui tout à fait, le 195 e jour de l'année. Aujourd'hui on fête les Henri Le Boiteux, les Joël, les Clélia et les Cunégonde. Henri le Boiteux c'est ça Oui tout à fait C'est un prénom Henri le Boiteux Henri le, le Boiteux Ça sonne Henry mieux le comme Boiteux. ça <rire> Est-ce qu'on a des anniversaires de stars aujourd'hui Oui on peut souhaiter un anniversaire à Julia Vignali à Fatboy Slim et à Bruno Salomon Et eh bien écoute Bruno Salomon d'ailleurs de la série Fait pas bien... fait fait pas ça sur France 2 Qui cartonne c'est une Exactement. théorie cette série Et si vous avez des petits coups de comme ça aujourd'hui N'hésitez pas à en parler avec nous Car le thème de l'émission ce sont les collections et les collectionneurs Vous allez voir on peut collectionner tout et n'importe quoi Beaucoup de choses insolites même Même en 2007 c'est une pratique qui ne s'est pas perdue. Perdu. Ce sera le sujet du jour, alors vous avez envie de réagir, vous avez envie de venir ici à l'antenne pour en parler Ça se passe par SMS 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission Coralie Et oui, sur la page Facebook Summer Fun, vous pouvez nous rejoindre et on lira aussi vos messages à l'antenne Et puis si vous avez votre anniversaire aujourd'hui ou l'anniversaire d'un proche, j'ai envie de le fêter ici à l'antenne Ça se passe également par SMS au 3044 pour vous inscrire juste avant C'est Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun, 6h11, euh, bienvenue Avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux J'étais le plus grand conseiller des hommes même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 J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diabe s'habille plus en prada. Le diabe s'habille plus en prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'abri sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diabe s'habille plus en prada.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 L'enfer n'est plus chez moi, mais belle et bien chez vous, monsieur. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants sont bien pire que moi. Le diap s'habille plus en panne. Le diap s'habille plus en plus. Job s'habite plus en paga, oh, oh, oh. le job s'habille plus en paga. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des fausses Lui ont pris sa femme et ses dosses. Il n'a plus d'appris sur le globe Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. W Lucifer. to Sancho Bay. Get fresh, gotta stay fly, get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Nothing here that my money can't buy Dolce, Goosey and Louis V Yak so big I could live But in the sea You for real? You can't see me In these zero frames the whole world change Mad bitches so much, bro feeling like when I wanna fuck them all Get mad brain in my very fast car Ferrari V12, Maranello on my arm Ladies can't resist the charm Haters get the ring of the dawn And we do this all day Welcome to Sancho pain <laughs> Oh, yeah. We make money, money we spend get mad, honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money, like we own the lotto. Pull up to a club in a white lago, you don't make dollars, it don't make sense. you don't make you rich, you don't make shit. Shit, we the shit. I mean, how much better can it get? Parties, Maseratis Galados, we make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Central Bay. Ooh. Bon réveil sur fan Radio, Ritsa, je m'en fous, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes côté Strandfloor. Juste avant, c'est l'heure pour nous de vous rappeler qu'on a un concours exceptionnel parce que le cadeau est exceptionnel et on vous l'offre toute la semaine Coralie. Oui tout à fait, MediaMark Junior et Fun Radio vous offrent aujourd'hui euh, et toute cette semaine d'ailleurs votre Samsung Galaxy View. Wow. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est, c'est la c'est la meilleure tablette du marché en bah ce oui. moment en fait, c'est la plus grande, c'est la plus belle, c'est la plus performante. Donc c'est un écran de 18,4 pouces pour donc. ceux qui l'ignorent. Et donc en centimètres que... <rire> ça fait 47 cm de diagonale. Exactement, 47 hey. cm de, de diagonale, c'est bien Antoine, je suis fier de toi. J'ai revu <rire> ma leçon, attention. Ça verra, bravo waouh. Elle est équipée. D'un écran full HD qui vous permettra de regarder la télévision comme si vous la regardiez bah, sur une vraie télévision, tout simplement. Donc, jamais vous souhaiter repartir avec ce, ce cadeau à plus de 600 euros. Vous pouvez envoyer dès maintenant Galaxy par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Donc, vous imaginez, vous envoyez un SMS ce matin et vous pouvez repartir avec un cadeau de plus de 600 euros. Ça, c'est pas magnifique. C'est bien pour, euh, pour les vacances. Et pour bien démarrer le, pas, pour bien, bien démarrer la journée, c'est quand même pas mal. Aussi. On appelle <rire> là en l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h10. Je vous rappelle, comme chaque jour, que l'émission est interactive. C'est vous qui la faites et vous avez envie de venir dans l'émission ici en direct. En avec nous ou simplement par téléphone ou même par SMS, vous, vous envoyez tout ça au 3044 et puis sur les réseaux sociaux. Oui, soit sur la page Facebook Summer Fun ou encore par euh, mail à anto.funradio.be Et d'ailleurs, on ouvre l'émission vendredi euh, à vous, euh, à vous chers auditeurs. Vous pouvez venir faire de la radio avec nous. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Ça se passe aussi sur Facebook. On vous envoie un petit message sur la page et comme ça, vous pourrez venir faire l'émission avec nous durant une heure. Plus prendre un petit déjeuner offert par notre partenaire, la baguette Sympa de Forêt. Et surtout le petit déjeuner. ouais c'est ça. <rire> nous voir, rigoler, faire des jeux, passer à l'antenne, mais surtout le petit déjeuner. Ah, c'est tout ce que j'attends sur ma semaine en fait <rire> Quelle gourmande On va non. également parler du sujet du jour Coralie Qui est un sujet qui nous passionne beaucoup Parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas si anodin que ça Nous allons parler des collections et des collectionneurs Mais en fait derrière ces collections et collectionneurs Il y a évidemment une passion Mais il y a surtout un marché florissant Parce que de plus en plus les collectionneurs eh bien, Vendent leurs objets leurs produits à des prix faramineux Par exemple les produits les plus... Euh, C'est les BD, les vinyles, les figurines de bande dessinées ou de films. Alors Par exemple, pour vous donner un petit exemple concret comme ça, en 2006, on a eu, chaque année, mais en 2006, il y a eu ça notamment, la vente d'une bande dessinée originale de Tintin. C'était mmh. Tintin euh, et les so au pays des soviets. Eh bien, penses-tu à combien a été vendue cette BD originale Oh, 10 000 euros Pardon Non 59 071 euros ah. Donc ça va C'est encore raisonnable hein On peut oui, le dire Oui bah oui Et eh bien franchement C'est un marché qui rapporte Comme pour les bouteilles de vin Alors pour vous donner Une autre tranche d'idée Une planche originale de Tintin Donc qui remonte Un petit peu quand même Peut valoir entre 80 000 et 120 000 euros wow. Donc les collectionneurs C'est quand même un marché Super important On en parle avec vous jusqu'à 9h Vous avez envie de réagir Vous avez vous des collections Qui rapportent N'hésitez pas à commenter Par SMS au 3044 Avancez à 6h21 Série de Sa Fun. Je me lance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 Que tu partes où tu restes Finalement je m'en fous Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi va faire un tour J'entends plus je fais le stour Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi va faire un tour Pourquoi tu me tournes autour Je m'en fous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 Je m'en fous sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun et j'ai pour vous dans quelques petites secondes la bombe de Galentis. Avec No Bonne ou mauvaise nouvelle Comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Juste avant ça Coralie, tu as consulté les astres oui. pour nous. On va faire un tour du côté de l'horoscope avec les béliers. Passez à la vitesse supérieure avec votre partenaire en ce milieu de semaine. Les taureaux. Votre force de séduction est au max. Votre ego est donc à 200%. On enchaîne avec les gémeaux. Vous vous sentez aujourd'hui Euh, vous vous sentez aujourd'hui aussi bien dans Pardon votre tête que Qu dans votre peau qu'est-ce que tu as dit <rire> J'ai bugué, j'ai bugué. Et les cancers Apesez les tensions et ne rentrez pas dans les jeux de pression On continue avec les lions et Si vous désirez convaincre, les astres iront dans votre sens Les vierges Suivez le fil de vos pensées, ne vous éloignez pas trop de la réalité et évitez les déplacements inutiles. On enchaîne avec les balances. Les cercles d'amis et le travail en solo doivent être mis à la poubelle. Vos horizons doivent absolument s'élargir. Bah oui, celle à tout seul, les Scorpions. <rire> Faites des sourires pour parvenir à vos désirs. Jouez vos deux vos charmes, ils ne sont pas là pour décorer. Ça c'est vrai, autant les utiliser quand on en a. Au moins que ça serve Les sagittaires <rire> Ne donnez pas dans le compliqué Quand tout pourrait être si simple Les capricornes Ça passe sous sa caisse, Les cartes sont entre vos mains Donc réfléchissez avant d'agir On termine avec les versos Encore une, une journée qui pimente vos émotions Que du positif pour vous Ça c'est sûr Et les poissons euh, Vous avez des exigences C'est bien Mais vous risquez de vous mettre euh, du bon monde à dos Ou de perdre un allié Bah non Bah écoute triste, si, quand même. Bah, si Merci Coralie pour euh, cet horoscope Qu'on retrouve évidemment euh, Demain même heure même endroit on espère oui. en tout cas. <rire> Dans quelques secondes on continue à parler des collections et des collectionneurs, plutôt atypiques, c'est le sujet du jour. Juste avant c'est Galanti, c'est Nomoni qui arrive sur Fun, montez le son, j'adore ce Bienvenue. Vous réveillez avec Summer Fun, je m'appelle Anto Coralie là, toute l'équipe est au rendez-vous pour vous proposer Et eh bien plein de petites surprises jusqu'à 9h Restez bien avec nous, 6h28 Merci de vous réveiller sur Fun Radio Jonas Blue, Perfect Singers, c'est ce qui arrive Dans quelques petites secondes, le tout avec l'accent A tout de suite Fun, Fun Radio Fun, radio. fun le Dance floor. She's Miss California siem, mais je résiste. Journée sur Fun Radio. Fun. Pan Radio. Fun Radio. À 16 h 33 On fait un tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour Anto, Bonjour à tous. Vous avez jusqu'à ce soir à minuit pour remplir votre déclaration fiscale via la plateforme Taxon Web. Hier, en milieu de matinée, à quelques heures de la date limite, plus de 2,35 millions de déclarations ont déjà été soumises via Taxon Web. Les contribuables qui décident de faire remplir le décla leur déclaration par un comptable ou un conseil fiscal. On jusqu'au 27 octobre pour l'introduire. Ceux qui ne respectent pas les détails s'exposent à des amendes allant de 50 à 1250 euros avec un accroissement d'impôts de 10 à 200% sur les revenus non déclarés ou encore une taxation d'office. L'an dernier, 87 625 amendes ont été infligées. En Angleterre, David Cameron a présidé hier son 250e et dernier Conseil des ministres avant de céder aujourd'hui sa place à la tête du gouvernement britannique à la ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui va s'atteler...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 En Italie, le bilan de la catastrophe ferroviaire s'est encore alourdi au cours des dernières heures avec 27 personnes au moins qui ont trouvé la mort et plusieurs dizaines de blessés dans cette collision frontale entre deux trains qui a eu lieu hier dans les Pouilles. C'est l'un des pires accidents ferroviaires ayant frappé l'Italie ces dernières années. L'accident s'est produit quand deux convois qui se trouvaient sur la même ligne ferroviaire sont entrés en collision. Les circonstances ne sont pas encore claires. Il va falloir une enquête pour faire la lumière sur les causes de cet accident.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 Autour de France, c'est l'Australien Michael Matthews qui a remporté hier la dixième étape à Revelle. Christopher Froome a conservé le maillot jaune de leader. Greg Van Avermaet a terminé à la quatrième place de cette étape. Aujourd'hui, la onzième étape de la grande boucle conduira les coureurs de Carcassonne à Montpellier. et devrait faire la part belle aux sprinters. Un mot de football aussi pour vous parler de notre sélectionneur national qui est toujours dans l'attente d'une décision concernant son avenir. Les réunions se multiplient au sein de l'Union Belge pour parler de Marc Wilmot. On ne devrait pas en savoir plus avant les prochains jours. Et puis on termine par cette info un peu particulière. En France, l'hebdomadaire satirique, le canard enchaîné, révèle dans un numéro à paraître aujourd'hui qu'un coiffeur est affecté à la chevelure du président français François Hollande depuis mai 2012. Si ce n'est pas une information exceptionnelle en soi, c'est le montant du salaire alloué à ce coiffeur qui suscite des réactions. Toujours selon l'hebdo satirique, le salaire brut du coiffeur approcherait les 10 000 euros. Ces émoluments s'accompagnent aussi d'éventuelles indemnités de résidence et des avantages familiaux. Quand on sait que le coiffeur suit aussi le président dans la plupart de ses déplacements, il y en a à qui ça va peut-être donner l'envie de se reconvertir. Dans quelques secondes, sur Fun Radio, c'est Enrique Iglesias et Doler Corazon qui arrivent juste avant, côté météo. Est-ce que tu as de bonnes nouvelles pour nous, surtout un soleil qui revient Pas de bonne nouvelles aujourd'hui parce qu'on aura un temps très variable avec des périodes nuageuses, parfois quelques petites éclaircies, mais on prévoit surtout régulièrement des averses qui peuvent être intenses, parfois orageuses à certains endroits. Et puis, côté température, il fera très frais avec des maximums de 14 degrés en Haute-Fagne et tout au plus 18 à 19 degrés en Flandre. Il faudra attendre vendredi pour un retour à un temps un peu plus sec. Le prochain rendez-vous de l'Info, c'est à 7h. Et tout de suite, c'est le Son Lens Floor sur Fun Radio avec Enrique Iglesias. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar. Todos esos besos, que te quiero dar. A mi no me importa, que duermas con él. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, que vas a ver, decídete pa ver. Si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también mi me... Voy.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 On se croirait des en vacances avec oh, cette oui. musique. J'adore. Enrique Iglesias sur Fun. Dans quelques petites secondes, c'est Benny Benassi et Chris Brown qui arrive avec Paradise. C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Je vous rappelle le sujet du jour, les collections et les collectionneurs Parce qu'on s'est rendu compte ici en préparant l'émission Simplement que les collections c'était pas quelque chose de si anodin que ça Parce que moi petit par exemple Je collectionnais les timbres ou encore les baguettes de cigares Tu vois les petits autocollants qui entouraient les cigares Et bien on peut les collectionner Et je ne sais pas pourquoi, j'avais un livre entier de ça Je m'amusais à les collectionner Et puis tu avais des petits objets comme ça ou des poupées que tu collectionnais Bah moi je collectionne toujours des collections maintenant en Et donc j'en ai deux Je collectionne des t-shirts, genre les t-shirts publicitaires Donc pas les t-shirts dans un magasin Genre que tu peux recevoir t-shirt avec fun radio écrit dessus quoi. par exemple voilà, mm -hmm. ça peut tout à fait rentrer dans ma collection ou encore je collectionne des paquets de cigarettes mais qui viennent de, de, de plusieurs pays différents en fait. ah donc les paquets donc, un peu étrangers pas comme ceux qu'on trouve ici ouais en, en fait c'est surtout la langue euh, j'aime bien que la langue, la langue sur le, qui est notée sur le paquet change donc voilà je collectionne par rapport à ça j'ai des paquets qui viennent du Japon de Thaïlande etc ah bah Pourquoi pas Ma grand-mère, par exemple, elle collectionne les canettes, donc c'est aussi euh, ah, oui. un truc un peu spécial, les canettes euh, qu'on trouve un peu partout dans le monde. Le chiffre du jour se rapporte à notre sujet, comme vous le savez, il s'agit de 73%. 73% des collectionneurs dans le monde le sont. Mais alors quoi Qu'est-ce, à ton avis Fan des chats. <rire> t'as été cherché très profond, hein, ça. Bah non, mais, mais si tu collectionnes tes billets un peu solitaires, jamais t'aimes bien être solitaires, t'aimes bien avoir un chat <rire> C'est voilà. une bonne analyse C'est une logique Mais j'aime les chats aussi Ah attention Donc 73% <rire> des collectionneurs dans le monde le sont Est-ce... Il euh, y a eu un bruit de chien <rire> J'étais en train de chercher autour de moi Je me suis mais qu'est-ce que... Pourquoi il y a un bruit <rire> Non c'est voilà, c'est un petit bruitage offert, c'était gratuit. Alors 73% donc qu'est-ce que signifie ce chiffre Vous pouvez réagir avec nous par SMS à 344. On a des places de ciné à vous filer si vous trouvez la bonne réponse. On vous lira jusqu'à 9h. Dans un instant, c'est Benny Benassi qui arrive. On aura aussi Pitbull dans quelques secondes avec Back in Time. A tout de suite. People, nous, c'est Jules et Tom. Ouais, et on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland jusque dans les moindres détails. Et après 4 jours de fête, c'est le moment du grand final. Le feu d'artifice Ok 3, 3 2, 2, 1... Et voilà, c'est fini. Ah, oh, c'était bien. Tu préfères le vrai Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot Lotto avec l'auto-surprise. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire. la crema solare. Je t'enduis le dos. Te sur la schiena. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Par x participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de l'ABD par tranche d'achat de 20 euros ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Matches Match, Louis Deleuze et dans les hypermarchés Cora. Cet été, pour faire la fête, c'est fun. fun Radio, toute la journée. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. in time. They can try if they want to What pits a bit raw Took like jigsaw and built it all Despite a big loss, I bet it all if I blind against the world, Ray Charles Y'all yeah. y just halfway thoughts Not worth the back of my mind But to understand the future We have to go back in time hey. 6h50 sur Fun Radio, bienvenue. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et à 6h50, on fait un point sur vos conditions de circulation. Jean-François, que se passe-t-il sur nos routes Eh bien, un accident sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur à sin stevens foluée Puis il y a également des ralentissements qui sont annoncés sur l'autoroute E40 dans le sens Bruxelles-Vergant, direction de la côte. Toujours en raison des travaux, comptez déjà cette heure-ci, plus de 20 minutes de temps de parcours supplémentaire. Y Ayez la fun solidarité ce matin. Vous voyez quelque chose sur la route, vous êtes témoin d'un accident. Dites-le nous par SMS 3044 pour qu'on prévienne la fun family. C'est ça aussi, la fun solidarité. On va continuer à la parler du sujet du jour, Coralie, les collections et les collections sont des passions pas si anodines que ça et on a déjà reçu quelques réactions par sms au 3044 oui tout à fait on a un message de céleste qui nous dit, mon... <rire> qui nous dit mon mari collectionne des timbres et on s'engueule tout le temps à cause de tout ce qu'il dépense pour ça Donc euh, ouais franchement maintenant c'est vrai que les collections ça coûte vraiment super cher et que c'est un truc qui est super difficile à entretenir donc euh, voilà mais sinon on a aussi un message d'Etienne qui me dit je n'ai jamais compris les gens qui collectionnent quelque chose je trouve ça complètement con mais euh, non je suis pas trop d'accord avec ça parce que franchement euh, c'est pas con sur en fait d'avoir une collection sérieusement euh... Ça peut être super intéressant. Je comprends vraiment pas les choses. Surtout c'est une, une passion avant tout. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... Sauf que maintenant, c'est devenu un business. Euh... Donc, euh, voilà. Voilà. Bah, vous pouvez continuer de nous envoyer tous vos messages euh, par SMS au 3044 ou alors sur le Facebook euh, Summer Fun. Je vous lirai dans quelques minutes. Ah oui, on attend parce qu'on va vous lire jusqu'à 9h puisque oui. l'émission est en direct jusqu'à 9h. Merci d'être avec nous en tout cas. Et puis, si vous avez envie spécialement, eh bien, de venir passer un petit coucou. Et si c'est possible, on va aussi fêter vos anniversaires, votre anniversaire, l'anniversaire d'un ami. Vous avez envie de vous inscrire. Comment ça se passe Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044, alors un petit message sur le Facebook et je vous rappelle, euh, je vous rappelle juste à, juste derrière en fait. Eh bien on vous attend. Voilà. Dans quelques secondes, c'est fait, c'est Afrojack qui arrive sur fun avec hey Et ça arrive juste après ceci, bougez pas. Bon, t'as pas oublié les maillots Non, les valises, elles sont dans la voiture. La voiture Et quelle voiture Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Ah, fun Radio. Fun Radio. Fun radio. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do you think? Can you live like you won't. I know when you're gone, you just look. I say, hey, would you come with me? I say hey. Bonne radio, radio. Jouer au Battle Fun si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer dès maintenant jeu par SMS au 3044. Et dans quelques instants, c'est euh, Cachemire qu'on s'écoute sur Fun Radio. Bah Très bien Coralie, comme quoi tu vois. <rire> Merci d'être là. Fun. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes, pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées, plein la cuisine. Il est 7h sur Fun Radio, comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff Bonjour Anto, bonjour à tous. Le bilan de la catastrophe ferroviaire survenue hier dans les Pouilles en Italie s'est encore alourdi, avec 27 personnes au moins qui ont trouvé la mort dans cette collision frontale entre deux trains. C'est l'un des pires accidents ferroviaires ayant frappé l'Italie ces dernières années. L'accident s'est produit quand deux convois qui se trouvaient sur la même ligne ferroviaire sont entrés en collision. Les circonstances ne sont pas encore claires. Il va falloir une enquête pour faire la lumière sur les causes de cet accident. L'Italie n'a pas connu ces dernières années d'accident de circulation ayant fait autant de morts. Le dernier. Avec un bilan de victimes très élevé, remonte à juillet 2013 avec la chute d'un quart dans un ravin qui avait à l'époque fait 38 victimes. Chez nous, selon les derniers chiffres de l'organe de coordination de l'analyse de la menace, 457 Belges sont à un moment ou à un autre partis combattre en Syrie ou en Irak ou ont voulu le faire. Le dernier décompte se date du début 2016 où la Belgique comptabilisait 451 combattants syriens. Sur les 266 combattants qui se trouvent en ce moment en Syrie ou en Irak, 90 auraient été tués sur le front. Les personnes arrêtées car elles programmaient de se rendre dans ces zones de combat étaient 59 en janvier contre 73 aujourd'hui. 11 cartes d'identité belges ont par ailleurs été retirées afin d'éviter des départs éventuels vers l'étranger. Quelques 488 femmes sont en prison en Belgique, soit de 20% de plus qu'il y a 10 ans. Huit prisons accueillent actuellement les femmes en Belgique, dont les plus grandes sont celles de Bruges, avec 125 détenues, et Berkendal, avec 93 femmes actuellement. Les mamans peuvent aussi être accompagnées de leurs enfants de moins de 3 ans. 10 enfants, euh, 10 enfants sont donc en prison à Bruges, 2 à Lantin et 1 à Berkendal. La plupart des détenus sont là pour des faits de vol important ou de drogue. Leur rôle est souvent secondaire. Elles jouent des complices en acceptant, par exemple, dans le cas d'un braquage, de conduire les véhicules servant aux malfrats. David Cameron et sa famille quitteront le 10 Downing Street sans le célèbre Larry the Cat. Depuis la démission de l'ex-premier ministre britannique suite au dossier Brexit, de nombreuses personnes se posaient la question de l'avenir du fameux chat résidant au cabinet ministériel à Londres depuis 2011. Allait-il rester au 10 Downing Street La réponse est positive. Le félin au pelage Tigré occupera toujours les lieux, accueillera la venue de la nouvelle dame de fer et sa famille Theresa May. Malgré qu'il soit décrit comme un animal fainéant n'ayant toujours pas été à la hauteur, il est devenu un véritable icône aux yeux du public anglais. Il est suivi par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 Dans quelques petites secondes, côté Sonnenflor, j'ai pour vous cheat codes, Ou encore autonose et puis côté météo, Jean-François, qu'est-ce que tu as pour nous pour les prochaines heures Eh bien, pas mieux qu'hier, avec un temps toujours variable, avec des périodes nuageuses, parfois quelques éclaircies, mais encore le retour des averses pouvant être localement intenses et orageuses, et puis des températures très fraîches, puisqu'on parle de 14 degrés dans les hauts de Fagnes et pas plus de 18 à 19 degrés ailleurs. Il faut attendre la journée de vendredi pour revenir à un temps plus sec et un petit réchauffement des températures. Ça va faire du bien, ça, parce que j'ai l'impression qu'il fait très très lourd. Effectivement, ouais. il fait très, très lourd, mais il fait aussi euh, très très frais le matin. Je t'assure, quand on monte dans la voiture. Pour venir à la radio. <rire> je sais pas, je suis arrivé en courant donc je sais, juste, sais pas très bien. <rire> Merci Jeff. Allez, prochain rendez-vous de l'info à 7h30 et tout de suite c'est Cashmere sur ce Fun Radio. solde, Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créphel, mon rêve, ma cuisine. Ah là, c'est énorme!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 Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Stay guys and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a stand? to the right Stop looking for your queen and sit on Jack instead I'm here to run the tables Oh, how dare you call my blood See, I'm irresistible Kind of unpredictable pour se rebooster en tout cas ah. j'étais presque en train de mourir en arrivant parce que j'ai couru <rire> <rire> tellement j'étais en retard et puis là c'est bon La, le stand-out nous a mis de bonne humeur Cheat code sexe c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel pour vous et je ne pèse pas mes mots est vraiment exceptionnel ah oui mais Diamant Grino Radio vous offre ce matin un cadeau à plus de 600 euros Alors ah, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 600 euros quand on peut repartir avec un cadeau de plus de 600 euros, ça fait du bien pour démarrer la journée. <rire> Exactement. Et c'est la Samsung Galaxy View qu'on vous offre, c'est la meilleure ouais. tablette du marché pour le pour le moment. C'est une tablette qui fait 18,4 pouces, c'est-à-dire 47 cm de diagonale. Diagonale, diagonale, diagonal, ouais. très important. <rire> on va passer d'ailleurs une photo après avec parce que on les a près de nous et franchement elle cartonne ces tablettes. Ouais, on fera ça juste après l'émission sur la page Facebook Summer Fun. Donc voilà, je vous souhaiter repartir avec cette tablette absolument incroyable qui peut servir aussi de télévision pour envoyer des maintenant Galaxy par SMS au 6322 c'est 1€ euro par message. Et on tire au sort évidemment tout à l'heure aux alentours de 9h15 donc on Exactement. vous attend, vous envoyez Galaxy dès maintenant par SMS côté Sundance Floor j'ai pour vous autonose avec Million Voice, à chaque fois que je me dis ne dis pas le titre, je dis <rire> <rire> et ça ne va pas C'est c'est ce qui arrive maintenant bienvenue 7 h 9 Putain I wanna do it again You're crazy like an And I don't want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 Unbelievable, I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal, you're sweet like cinnamon. Thanks for quelques secondes, on vous parle du clap Buzz. La vidéo qui a buzzé sur le web, ce sera dans quelques petits instants. Quelques petits instants, pourquoi pas. <rire> Boosty, Phil c'est ce qui arrive côté Sandance Floor. 7h16, le temps pour nous de vous rappeler le sujet du jour, les collections et les collectionneurs. Par exemple, on peut dire que les collections, c'est une passion avant tout. par exemple, je oui. collectionne les t-shirts euh, publicitaires. Ouais, voilà. Voilà. Moi, je collectionnais les timbres et les timbres postes. Notre ami Jean-François, journaliste euh, aujourd'hui avec nous Qu'est-ce que tu collectionnes toi Les PV, moi, pour <rire> les deux vitesses <rire> ouais, C'est aussi une belle collection ça coûte, ça coûte cher En fait, toutes les collections coûtent cher comme Oui, que, oui, euh, effectivement Celle-là celle particulièrement Et je m'y attendais pas <rire> Merci Jean-François Vous vous avez une collection un peu insolite, un peu originelle comme ça Par exemple, celle qui fonctionne bien, ce sont les BD On le disait tout à l'heure, les bandes ouais. dessinées et Surtout les planches originales, ça coûte très très cher On le disait, une bande dessinée de, de Tintin peut valoir des Centaines de milliers d'euros, comme par exemple celle-ci qui a coûté 59 071 euros à un américain, ou encore une planche originale qui peut coûter entre 80 et 100 000 euros. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de payer euh, des, des, des BD ou des planches un, un prix comme ça Bah, si, surtout que quelle personne normale pourrait se payer une planche qui vaut une planche de BD qui vaut 120 000 euros C'est pas avoir la fierté de dire, regarde dans mon salon, j'ai la planche de Tintin. J Imagine, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient capables de, de se mettre des dettes pour, euh, pour avoir ça. Certainement, oui, c'est fou. fou. On a aussi la même chose avec les bouteilles de vin par exemple C'est aussi ouais. euh, une collection qui bon, fonctionne C'est intéressant très bien. tu vois c'est du vin Oui mais tu ne le vois <rire> pas tu l'as juste en collection Oui mais justement c'est bien à voir quel est votre avis que pensez-vous des collections <rire> sur les bouteilles de vin on en parle jusqu'à 9h vous avez surtout une petite collection originale Eh bien c'est ce qu'on explique <rire> c'est Étienne notre réalisateur qui me fait un petit signe comme ça comme ça vous savez tout vous êtes comme si vous étiez ici en studio avec nous le club c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes et juste avant c'est Boosty et Phil Alone c'est Magali qui l'a demandé par SMS 3044 puisque vous pouvez aussi choisir votre programmation ce matin ça se passe par SMS ou sur Facebook Boosty et Phil Alone bienvenue Mon appartement, je rêve de retrouver le ma nouvelle pièce c'est cool J'commen déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés Diplômé indépendantisé Je ramène des gobins goggins Mais je fais cotiser Non je veux pas être tranquille Je reviens d'une indépendance Mais là j'en tremble Cause I don't wanna be alone I just wanna go back home Every time I hear that song I feel alone Watch these people ville je t'as dans le canet vite ça me fait mal et tout le monde est speed je me sens tremblé le franchement faut changer d'attitude pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes prisonnier et déshumanisé j'ai cru pouvoir je tout gagner mais je ne sais pas miser ah non j'ai pas une vie droite mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires cross the road i just wanna go back home.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 7h20, sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On se réveille ensemble, vous ouvrez tout doucement les yeux. Dans quelques secondes, c'est Môme et Aloha qui arrivent sur Fun. Ça sent bon les ça sent bon les vacances, ce titre. Ah, je l'adore. Moi aussi. Info. Scoop, People, Media, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et le Club Buzz qu'on aura aujourd'hui qui, euh, qui nous parle d'un truc plutôt super sympa et très très drôle mais je pense pas <rire> que j'aurais pu le faire. On vous l'explique dans quelques secondes, c'est le vol le plus raté du moment. Ah oui totalement, c'est assez déroutant d'ailleurs. En fait ça se passe en Nouvelle-Zélande et, Nouvelle et on parle de Saïd, c'est un vendeur euh, de kebab tout ouais. simplement. Mmh. Et euh... Il, est, il lui arrivait quelque chose et ça, en fait, ça a fait fureur sur internet Il a même été considéré comme un héros mais euh... ah, Tu m'étonnes en même temps <rire> Oui exactement, lui ne se considère pas comme un héros Mais la plupart des gens le considèrent comme un héros En fait il y a un braqueur qui est rentré dans son, dans son, dans son restaurant oui. Et mm -hmm. qui a voulu simplement lui voler tout ce qu'il avait Et euh, au lieu de se laisser faire, Saïd a continué à servir son client Donc tranquille, Donc, il, il continué si à était. préparer ses brochettes ouais. comme si rien ne se passait Exactement, il a continué à préparer Et Après il était servir son client sans faire attention euh, au voleur qui était là Mais le voleur était armé quand même non Oui le voleur était armé mais il avait une arme dans son sac de sport et au lieu de faire attention à ça, bah, il a continué à servir et ça a totalement dérouté le, le voleur qui euh, après ça a décidé en fait tout simplement de partir. Donc il s'est cassé, il arrive il avec cassé. son sac et puis il s'en va sans Exactement. rien. Exactement et donc suite à ça, Saïd a pu garder tout l'argent qu'il qu avait déjà et euh, il ne lui a rien bah, arrivé cas, ni à lui ni à ses clients. Il faut quand même avoir la, le courage de rester comme ça, euh, ah, oui. sans bouger et sans avoir peur. Ah, oui, autour la pression, trucs. Euh, pff, ça ne va pas être facile mais bon, il a eu un courage fou et franchement c'est impressionnant. Et ben, donc, En tout cas c'était le club buzz du jour, on vous le partage des Maintenant sur la page Facebook de l'émission Il faut quand même savoir le faire, je reste impressionné par l'info Parce ah ouais, qu'il faut avoir un grand courage Est-ce que vous, vous avez des collections, rien à voir Sans transition, est-ce que vous avez des collections Plutôt <rire> originales on a eu une réaction par SMS Au 3044, oui tout à fait, on a un message De Greg de Strombeck qui nous dit Certains considèrent les planches de BD comme des investissements Qu'ils revendront plus tard, un peu comme des agents immobiliers c'est tout à fait ça en fait, oui, hein, vrai. ça devient justement De plus en plus un marché avant une passion C'est notre sujet du jour, on en parle juste après Môme et Maître Games sur Fun Party on night aw summer Stan. Cet été, tous des... les DJs sont sur Fun radio. radio. The best DJs are on Fun Radio. Mayva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest <muchas> clubbing, clubbing. party fun, 1. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun radio. <muchas>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 Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir Alors les festivals Ah si il fais encore que je me trouve une tente Alors, Le genre qu'on jette en l'air Ouais non mais ça quand on a picolé on n'arrive plus à la replier Une bonne tente old school euh, Non ça, même ça j'arrive pas à la monter Hé, hey, si je piotais dans la tente de Sarah Ou dans celle de Julie Julie Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer Car là on choisit bon contact Le mode de paiement préféré des belges Bon contact, ça c'est sûr Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Flores. dancefloor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. You give yourself away to the realms of the world, adored by the sun's rays. What's left to do But to feel it all? Your life now to die is dust, nothing less or something more. Tube Fun Radio. Salut c'est Maître Games. Tout vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor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 Bon début de journée, sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. 7h31 sur Fun Radio, comme tout est le meilleur, on s'informe avec Jean-François Servais. Salut Jeff. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous. Barack Obama a rendu hier à Dallas un hommage ému aux 5 policiers abattus.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 ou un autre parti combattre en Syrie ou en Irak où ont émis le souhait de le faire Le dernier des comptes date début 2016 où la Belgique comptabilisait 451 combattants syriens Sur les 266 combattants qui se trouvent en ce moment en Syrie ou en Irak 90 auraient été tués sur le front Les personnes arrêtées car elles programmaient de se rendre dans ces zones de combat étaient 59 en janvier contre 73 aujourd'hui 11 cartes d'identité belge ont en outre été retirées afin d'éviter les départs éventuels vers l'étranger Dernière info pour vous dire que la police locale enversoise a lancé hier un appel à la prudence lors de l'utilisation du du jeu de réalité augmentée Pokémon Go qui fait sensation en permettant aux joueurs d'attraper des créatures virtuelles avec son smartphone. Étant donné que les personnages peuvent se cacher dans des endroits incongrus comme des ronds-points ou des voies de chemin de fer, la chasse aux Pokémon n'est pas sans risque. La police envers admet ainsi être fan de ce jeu révolutionnaire mais note que la chasse aux créatures peut être dangereuse. Selon le corps de police envers soi, les joueurs n'ont dû que pour leur écran et sont tellement captivés par le jeu qu'ils ne font plus attention au trafic. À l'étranger, certains chasseurs de Pokémon ont été dépouillés de leur smartphone et portefeuille. Il y a aussi des criminels qui Se servent du jeu pour attirer les victimes et les voler. Tu t'as sorti des Pokémon, toi, Jean-François non, pas du tout. Pas encore. Non, pas encore. Je pense que pas du tout, ça m'intéresse pas. Non Non. Je cherche juste les sous pour payer tous les PV pour. Soit remboursé. Merci, Josh. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Faut que vous soyez en Belgique si vous chassez les Pokémon ou pas. Dans quelques secondes, j'ai pour vous rocher les All Night Long. Et puis, on va se faire un petit souvenir avec les LMFO et Sexy and I Know It. On a tous dansé sur ce titre. Juste avant, Jean-François, allons-nous sortir les shorts aujourd'hui Eh bien, pas vraiment, puisque le temps va être variable, avec des périodes nuageuses et parfois aussi quelques éclaircies. On prévoit régulièrement des averses pouvant localement être intenses et orageuses. Il fera très frais, avec des maximums entre 14 degrés en Haute-Fagne de et tout au plus 18 à 19 degrés ailleurs. Il faudra attendre vendredi pour un retour un temps un peu plus sec. Prochain rendez-vous de l'info à 8h. Et tout de suite, celle le Floor qui est de retour sur Fun Radio dans le Summer Fun avec Calvin Harris et Rihanna Fun Fun radio crefell. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be Krefel les meilleurs prix service non Tous les matins c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio Baby This is what you came for Lightning strikes every time she moves Everybody's watching her, but she's looking at you You,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 Wiggle wiggle wiggle wiggle Do the wiggle man, Yeah. I'm sexy Hey. Yeah. I'm sexy to get a party. a look at that body. a Rochelle All Night Long, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Juste avant, c'est Fabien Feillège qui va nous rejoindre d'ici quelques instants également. Mais avant, on a eu un petit SMS plutôt original. Oui, tout à fait, on a reçu un message d'Anthony qui nous dit « Bonjour, voilà, j'ai gagné deux tickets pour l'Electro Beach Festival Donc à Bord-Pincaresse. Voilà, c'est ça qui est y en France. On avait lancé un concours sur notre page Facebook pour emporter des places et Anthony, on a eu. Voilà, exactement, il nous dit « Je suis prêt à y aller, ma voiture est prête, mais je cherche une fille pour m'accompagner, de préférence mignonne. » Et justement, Anthony, il est avec nous par téléphone, oui. il habite Leuze. il a 28 ans. Salut Anthony Salut Comment tu vas Bah ça va. Eh ben écoute, ton annonce nous a fait beaucoup rire et donc on te propose de passer à l'antenne <rire> ce matin pour eh bien euh, pousser un peu plus l'annonce quel genre de fille tu recherches pour partir avec toi. Ça peut être justement une rencontre amoureuse, on ne sait jamais. <rire> un petit rencontre. Bah ronc. ouais, bah ouais voilà, une fille plutôt euh, entre 18 ans et 25 ans. Et, ouais jeune parce oh que je suis jeune donc euh, voilà et toi, quel âge oui, 28. Euh, ah oui donc elle, elle doit être plus jeune que toi quand même hein bah oui ouais, je préfère, je préfère. Ah hein. ok. Ouais, blonde ou brune euh, euh, peu importe, blonde ou brune, pas rousse. Pas... <rire> Mais pourquoi Ah tu es... Tu ouais je comme... sais pas, j'ai du mal. As... J'ai du mal <rire> avec les rousses. <rire> C'est un roussiste Un ah bon, <rire> roussiste Est-ce que, ouais, est que tu as d'autres particularités Qu'est-ce que toi tu, tu as à lui offrir à part euh, le, le petit ah. voyage comme ça à France ah, euh, C'est déjà pas mal hein, un voyage Tes petites qualités, est-ce que tu est que es drôle, etc. Ah, drôle ouais en plus le voyage risque d'être assez marrant quoi on va pas non plus à la messe on va quand même pour s'éclater et ah, ça ça vrai. faire bon moment à un festival donc euh... je suis intéressé. Voilà. ah oui c'est vrai <rire> notre Coralie ah elle et peut être parfait. intéressée en plus elle est pas rose c'est les blondes c'est ah parfait c'est parfait alors et en plus elle rentre dans l'âge elle a 20 ans et eh ben écoute Anthony merci d'avoir été avec nous tout le matin vous avez envie de partir eh bien, à ce festival avec euh, notre ami Anthony eh bien, vous envoyez un petit SMS au 3044 on vous, vous mettra en contact juste après et puis si vous passer autant y aller si vous avez envie de passer une petite oui. annonce comme ça pour trouver l'amour, pour trouver un objet pourquoi pas des collections, vous cherchez oui. euh, bah, des timbres, une armoire, des bouteilles de vin <rire> que sais-je, vous passez par SMS au 3044 ou encore sur la page Facebook de l'émission Fabien Fayèche, on le connaît évidemment sans on transition on l'adore, chaque jour il nous fait rire avec ses canulars et pendant l'été on réécoute ses meilleurs moments, aujourd'hui on part en Suisse ou presque Fabien Fayèche Allo Oui Oui bonjour Je m'appelle Fabien Feillich Bonjour Je suis bien chez les Suisses Oui Ah je vous appelle là discrètement là On n'est pas enregistré là Qu'est-ce qui vous êtes Fabien Fabien quoi Feillich Je connais pas C'est pour ça en fait moi je vous appelle discrètement Parce que je voudrais ouvrir un compte Chez vous comme les ministres N'importe quoi hein Pourquoi Alors au revoir bah... Oui? Oh, coucou! C'est moi! C'est encore euh, Fabien Feyesh, là! Je suis toujours chez les Suisses! Ben, je ne suis pas en suisse, déjà! Non, mais d'accord, mais parce qu'en fait, je vous explique! Moi, j'ai 22,50€ que j'ai gagné en vendant des paquets de chips au Black! Bon, et donc, forcément, euh, j'aimerais les planquer à l'abri, quoi, euh, dans une banque suisse! Ah ben, il n'y a pas de banque suisse, on n'est pas banquiers n'importe quoi, je vous dis! C'est-à-dire que, même, même en passant par vous, c'est pas possible d'ouvrir un compte! Mais non! C'est n'importe quoi! Je ne peux pas vous aider, et puis, vous faites perdre mon temps, là! Alors, au revoir! Oh là là! Je comprends rien, moi! Moi non plus! ça s'appelle masqué oui allô non mais vous vous foutez de moi non mais ce qu'on a été coupé non c'est moi qui ai coupé je veux plus vous entendre bah on a pas eu le temps de finir la transaction allô re-coucou -re -re les banques suisses, c'est moi c'est pas bien veillé ça va durer encore longtemps cette histoire non mais là cette fois c'est euh, pour mon cousin Thierry en fait c'est pour planquer sa collection de vignettes panini et qu'est-ce qu'on en a à fouse non mais il en a 2850 dont 1600 en double c'est pour ça vous mettez rien chez nous bah s'il vous plaît <rire> Vous l'avez fait pour les ministres Pourquoi vous ne le faites pas pour nous Vous êtes sous ou quoi J'ose merde. Allô Coucou Oui C'est Fabien Fayé Je suis toujours chez les Suisses Mais c'est pas possible, t'as été démoulé trop chaud ou quoi Non mais Je te dis qu'on n'est pas une banque Non mais j'ai juste une dernière question Parce que comme on peut planquer plein de trucs chez les Suisses, je me disais peut-être que je peux planquer ma mobilette Mais j'en ai rien à foutre de ta mobilette Bah où est-ce que je peux la planquer alors Tu la planques où tu veux J'en ai rien à foutre Ouais mais j'ai pas d'idée où est-ce que je peux la planquer Bah t'es qu'à la planter dans ton cul Fabien Fayèche, Fabien Feyèche. C'est pas possible t'as été des moulets trop chaud ou quoi Non mais je me disais peut-être que je peux planquer ma mobilette J'en ai rien à foutre de ta mobilette Bah où oui, est-ce que je peux la planquer alors Bah t'es la planqué dans ton cul T'as <rire> <rire> été démoulé trop chaud, j'adore <rire> Fabien Feyèche qui revient évidemment demain, oh, je l'adore. On peut pas s'en passer. Ah, peut-être qu'un jour on va même en écouter deux par jour parce que franchement, il cartonne ce gars. Je vous rappelle notre sujet de jour, les collections et les collectionneurs. Vous pouvez réagir par SMS344 encore sur la page Facebook. Peut-être que quelques petits messages qu'on a. Oui, eus. on a reçu un message. Euh... D'Esteban qui nous dit je suis act... j'arrive pas à le dire actrophile <rire> actrophile oui, c'est quoi et il nous dit je suis actrophile je collectionne les ours en peluche tout le monde se fout toujours de moi pour cette collection Donc, on appelle ça des actrophiles. Oui. C'est vrai que ça porte des noms. On va, on va chercher ça dans, dans la suite. Un actrophile. Et bien, si vous avez des pluches à donner à Esteban, pourquoi pas On peut passer par. Oui, et puis, le sujet du jour, euh, le chiffre du jour, pardon, c'est 77%. Euh, pas du tout. Je me suis trompé de feuille. <rire> c'est <rire> pas ça. C'est <rire> 73%. 73%. Pardon. 73% des collectionneurs dans le monde le sont. Est-ce qu'on a eu d'autres réactions Oui, on nous dit est-ce que c'est le nombre de personnes belges qui. qui, qui, qui le nombre de collectionneurs en fait en Belgique Le nombre de collectionneurs ouais. en Belgique. 73%. Non, non c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bah d'accord. Mais vous avez une idée Vous avez envie de repartir avec des places de ciné ben On attend vos réponses par SMS au 3044. Le Summer Fun continue dans quelques instants avec également votre anniversaire. Vous avez envie de souhaiter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un ami à l'antenne Ça peut être un beau cadeau, hein en même oui, temps, pour fait. se réveiller dans la bonne humeur. Vous vous inscrivez dès maintenant par SMS en envoyant « Anniversaire au 3044 ». A tout de suite. Prenez une bonne dose de fun ah. tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun toute la journée du son Ben's floor sans arrêt sur Fun Radio. Radio. À 17h, c'est que du fun, et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf tout l'été. C'est Radio, le son dance floor. Une assurance auto sans intermédiaire, c'est beaucoup plus rapide. Un jour, en me levant, j'ai constaté que mes deux véhicules avaient été volés. J'ai téléphoné immédiatement à Corona Direct qui m'ont communiqué un numéro de téléphone pour pouvoir avoir des véhicules de remplacement. En moins de deux heures, les véhicules étaient devant la maison. La personne que j'ai eue au bout du fil était très sympathique et euh, s'est tout de suite occupée de moi. Euh, chez Corona Direct, c'est direct, on a tout de suite affaire à la personne qui gère notre dossier et euh, les explications sont vraiment claires. On n'a pas d'intermédiaire, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Direct. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Écoutez, c'est le son de l'été. Fun radio. Ils sont ils font bon 7h51, comme cette Girl, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Voyons, on rigole bien à nous ici. Hein. En tout cas, on continue à parler de notre sujet du jour, les collections, les collectionneurs. Le temps de régler notre problème de standard, c'est pour ça qu'on rigole ensemble. On parle donc des collections qui peuvent devenir, eh bien, bien plus qu'une passion complètement et même carrément un, un, voilà, comment appeler ça, un marché. Euh, Un marché, un truc, on peut allumer peut-être le micro de Coralie pour qu'elle discute un peu avec nous On parle de... on parlait fait, fait tout en live, ça va Coco tu es Ça va, ça va, je suis de retour, j'ai réparé le standard, est là, tout va bien Génial, tout se passe bien, on va jouer donc au Battle Fun, le temps de rappeler vite fait notre sujet de jour, les collections Donc on disait que c'était un, un, une passion qui peut rapporter gros à l'heure actuelle ouais. Parce qu'on euh, peut euh, même revendre ces produits les échanger entre collectionneurs Avec des tarifs qui explosent les records On oh, peut même aller jusqu'à 100 000 euros pour une BD Donc c'est quand même euh, oui, un peu exceptionnel Oui effectivement ça mets revient... ces ouais c'est cher donc, tu <rire> imagines, tes Le t-shirt Fun Radio que tu as gagné ici il y a quelques années Tu pourras peut-être le revendre Est-ce que tu crois que ça vaudrait quelque chose dans bah, quelques écoute, années On ne sait jamais, il faut croire qu'en Fun fait, deviendra Numéro 1 dans le monde Il faudra quand même euh, vrai, revendre tes t-shirts C'est sait. Coralie, sait-on jamais On a <rire> Lucas qui est avec nous par téléphone, il a 16 ans, il vient de la Louvière Salut Lucas Salut Tu vas bien Ouais, ah bah très très bien. Écoute, à la pêche, ça me fait plaisir. On va jouer ensemble au Battle Fun. Tu vas affronter Coralie. Le principe très simple reconnaître les artistes. Fun évidemment. Qui vont être dedans. Le premier qui crie la bonne réponse ou qui crie, eh bien, le nom de l'artiste remporte la victoire. Pour toi, les places de ciné, Lucas. Pour Coralie, un petit gage à la fin de l'émission que vous publiera Quoi sur la page Facebook. Oui, je viens de l'inventer, Je suis créatif. d'un coup, je suis créatif. <rire> On va vous expliquer ce qu'on disait en antenne pourquoi on rigolait ce matin. On a eu un petit coup de pression quand on est arrivé. Et donc on s'est dit oh, les passe passent vite, mais c'est ce petit coup de pression qui. Okay, Et veiller juste avant 6h. Est-ce que tu es prêt Lucas Oui. Est-ce que tu es prêt Coralie Oui Voici le premier extrait. Ah on connaît. Lucas, est-ce que tu sais de quel titre on parle franchement non. Coralie Dans un monde meilleur Dans un monde meilleur, c'est qui bonne réponse qui dans un monde meilleur Deuxième extrait, on y va Facile ça Notre stagiaire qui a mixé tout ça oh. Lucas, est-ce que tu sais Ouais, Alors, euh, Daft Punk Les Daft Punk, get lucky, bonne réponse ah. J'avais même pas la réponse pas Je suis fan des Daft Punk, je n'avais même plus la réponse Pas moins de me souvenir oh J'ai honte de moi je pense que rien que pour ça, tu auras un gage après Allez attention, non. dernier extrait En plus, facile, on en parlait tout à l'heure Écoutez J'ai trouvé Vas-y, dis-moi sexy euh, and I know it. Sexy and I know je it, bonne réponse. I'm sexy and, and I know it. it. Eh je pense que le, voilà, c'est clair, ouais. plus besoin de compter. C'est Lucas qui repart avec ses places de ciné. Bravo Lucas! Bravo! Merci. Mais est-ce que tu as envie qu'on note quand même un gage à Coralie? Euh, ouais, ouais, quand même. Ah, ah. qu Lucas l'a perdu. Ah. Allez, Lucas, c'est moi qui t'ai appelé gentiment, qui t'ai mis dans le stand-up pour que tu puisses repartir avec tes places de cinéma. Bah et non. tu me fais ça. L'auditeur est roi Coralie, c'est comme ça. <rire> ça Lucas. On va te lancer un défi pour la fin de l'émission. Ah. Tout ça et bien, en plus, ce sera juste après. Lucas, merci beaucoup de ton appel. Excellente journée à toi. A ah, vous aussi. Des bisous, Lucas. A à très à bientôt. Vous. On revient dans quelques instants avec le défi de Coralie et avec nos invités de Chômeur à A tout de suite. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party. All night, all summer.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 Evening's blurry thanks, and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang saying us to sleep But now we're stressed out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 My name's face, and I care what you think We used to play pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly far away Used to dream about a space but now they're laughing at the face Singing, wake up, you need to make money yeah. Now, wish we could turn back time To the good old days When the mama sent us to sleep But now we're stressed out ten, usta plak, ten, panie, usta plak, ten, Entre vous, dans quelques instants, pour fêter votre anniversaire, il est encore temps de s'inscrire. Vous envie anniversaire par SMS au 3044. Dans un instant, c'est mes artistes préférés qui arrivent, les Major Lazer et boum, c'est ce qui arrive côté Stone and Floor. Juste avant, il est 8h. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrume, croque-monsieur, pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine.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 C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires ayant frappé l'Italie ces dernières années. L'accident s'est produit quand deux convois qui se trouvaient sur la même ligne ferroviaire sont entrés en collision. Il va falloir une enquête pour faire la lumière sur la cause de cet accident. L'Italie n'a pas connu ces dernières années d'accident de la circulation ayant fait autant de morts. Le dernier avec un bilan de victimes très élevé remonte à juillet 2013 avec la chute d'un quart dans un ravin qui avait à l'époque fait 37 victimes. Quelques 488 femmes sont en prison en Belgique, soit 20% de plus qu'il y a 10 ans. 8 prisons accueillent des femmes en Belgique dont les plus grandes sont celles de Bruges avec 125 détenues. Berkendal avec 93 femmes actuellement Les mamans peuvent être accompagnées de leurs enfants De moins de 3 ans, 10 enfants Sont donc en prison à Bruges, 2 à Lentin et 1 à Berkendal La plupart des détenus sont là Pour des faits de vol important ou de drogue Leur rôle est souvent secondaire Elles jouent les complices en acceptant par exemple Dans les cas d'un braquage de conduire les véhicules Servant au malfrats.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 En sport, le comité olympique et interfédéral belge a annoncé hier sa liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui se dérouleront du 5 au 21 août. Ils sont au nombre de 105, dont deux remplaçants et participeront à 18 des 28 disciplines au menu. La délégation belge espère récolter quatre médailles au moins lors de cette campagne. Parmi les 105 athlètes qui seront envoyés à Rio, deux, deux hockeyeurs réservistes ne devraient en principe pas entrer en action. La liste n'est pas encore définitive, vu que certains sports n'ont pas encore effectué leur sélection. C'est par exemple le cas du cyclisme sur route où on connaîtra le nom des cinq coureurs sélectionnés le 22 juillet prochain. D'autres athlètes tenteront également de se qualifier en extrémiste pour ces JO en satisfaisant les critères internationaux. On termine par la belle histoire du jour. Alors qu'en prison, les détenus sont souvent perçus comme de sombres criminels, des détenus américains viennent d'endosser l'étoffe de véritables héros. Les images d'une scène filmée au sein d'une prison de la ville de Weatherford au Texas font le tour des réseaux sociaux. On y aperçoit un gardien qui s'effondre subitement terrassé par une crise cardiaque. Les détenus qu'il devait surveiller voient l'homme tomber. Ils arrivent alors à sortir de leur cellule rapidement. Et au lieu de saisir une arme ou de profiter de la situation pour s'emparer des clés, ils lui sauvent carrément. La vie sur des images filmées par les caméras de surveillance. On voit un détenu qui est penché sur le gardien et qui tente de lui faire un massage cardiaque. À l'arrivée des autres gardiens, la situation est restée quelque peu confuse, mais sans créer d'embarras. Les détenus ont alors regagné docilement leur cellule. De la vie de tous, ils ont sauvé la vie de ce gardien de prison. C'est plutôt original comme info, non Mais c'est surtout une belle histoire. C'est surtout une belle histoire parce que c'est vrai que s'ils sont allés en prison, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais après, ça reste quand même des hommes avec du cœur. Mais donc, ça donne une bonne image des pénitenciers. Effectivement. Merci, Jeff. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques secondes, côté Stonehenge Floor, c'est Alan Walker qui arrive. Juste avant, on fait un point sur la météo. Est-ce que tu as enfin des bonnes nouvelles pour nous, Jean-François Absolument pas, Anto. Désolé pour toi, mais le temps va rester variable avec des averses qui pourront être localement intenses et orageuses. Il fera très frais avec des maximums entre 14 degrés en Haute-Fagne de et tout au plus 18 à 19 degrés ailleurs. Donc, on va pouvoir, euh, pas mettre son short, mais surtout bah, 19 sortir, euh... Ça va encore. Oui, ça va encore. Mais enfin, pour la, pour la saison, on est tout quand même habitué aux températures aux alentours de 25 degrés. C'est un petit peu mieux. Mais, euh, c'est promis à partir de vendredi. Il va faire plus sec et enfin un peu plus chaud. Donc, encore une fois, le week-end sera meilleur. Le week-end sera meilleur. On l'espère en tout cas. Prochain rendez-vous l'info euh, à 8h30 et tout de suite, on va te faire plaisir parce que c'est un morceau. Que tu aimes bien. Merci. Major heures sur Fun Radio. <rire> C'est parti. Fun. Fun. Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia. Profitez-en aussi sur Crefel.be. Crefell. Les oui. meilleurs prix. Service oui. compris. Ah, Fun, Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram FUN RADIO FUN RADIO, Fun. Fun Radio. Suivez FUN RADIO Le son dance floor Summer Fun that, that, that Baby got ass like a trunk Took it from a man he a pump Got a body like Baywatch Baywatch I'm at a head playhouse Tim yeah vote, bottles, Mo. 10 more 10 more. Told to move her ass to the tempo. Mm. Is you really with the shit though? Shit though Really, is you really with the shit though? Shit though We got champagne and vodka Goons will me if they need a pile oh. Fuck niggas, hate real niggas, get money Get money All motherfuckers, baby drop it to the ground like your ass bitch yeah. Back it up like your ass bitch Yeah Yeah, yeah. Organize me, no even give a fuck She has one lot of sign dollar where you agudo Take a roadside, go smash it, the Avenue Two of my bitches in the club Me introduce them to each other Other, other Managalis, I'm in stanta forever Yo, En enfin radio 8h09, Alan Walker, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes côté stand and floor. Oui. Le temps de vous rappeler le chiffre du jour 73% des collectionneurs belges le sont. Coralie, on a eu quelques petites réponses par SMS au 3044. Oui, on nous demande s'ils si sont, euh, si sont ceux qui ont abandonné leur collection. Non, ah, ce serait non. triste. Non, bah 73% des belges aussi qui ont commencé une collection qui voilà. ça pourrait mais ce n'est pas ça on joue des places de ciné partout en Belgique à trouver à recevoir plutôt alors ouais. vous avez une idée 73% des collectionneurs dans le monde le sont vous réagissez par SMS au 3044 et puis le sujet du jour les collections sont devenues une passion de plus en plus lucrative est-ce que vous, vous avez une collection un peu originale comme Coralie par exemple les, les t-shirts euh, publicitaires. publicitaires ou même les bagues de cigares j'avais 10 ans je collectionnais les <rire> bagues de cigares c'est original on en parle <rire> avec vous jusqu'à 9h dans quelques instants on va recevoir nos invités Ce sont elle est du mouvement Shomer Gone Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne. On saura tout avec eux. Ce sera dans quelques instants. Et puis on va fêter votre anniversaire. On appelle l'un ou l'une d'entre vous aujourd'hui. Et eh bien pour fêter tout ça en direct sur Fun Radio, 8h10. Merci de vous réveiller avec Summer Fun. Alan Walker, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes côté son dancefloor. Je vais me tenter au titre "Sing Me To Sleep". Oh, on sera presque, Bienvenue. <rire> Montez le son. Feels to hear your voice Your lips are moving I can hear a thing Living life as if we had a choice Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est ce qui arrive côté Stone and Floor dans quelques secondes. Juste avant, comme chaque jour, eh bien, on fête votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche. Et aujourd'hui, c'est Marie qui, euh, qui a envie de souhaiter un bon anniversaire à son copain. Oui, tout à fait. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous à l'antenne parce qu'elle travaille. Donc, euh, nous, on va appeler euh, son copain qui s'appelle Loïc, Il a 20 ans aujourd'hui. Il habite Nivelle. Et donc, on va lui souhaiter un joyeux, anniversaire, un joyeux anniversaire de la part de Marie. Eh bien, on va l'appeler en direct parce que Loïc ne sait ah, non, pas donc je... euh, qu'on euh, l'appelle ce matin. On va essayer de voir s'il reconnaît où il est. Est-ce que tu penses qu'il écoute l'émission mmh, Bah J'espère, en tout cas, ça <rire> ça va. une bonne chose. Donc Loïc, 20 ans de Nivelle, Attention. 20 ans en plus un âge important et c'est le nôtre. Allô, allô Allô Ça va Loïc oh, Oui, ça va. Est-ce que tu va. sais où tu es Euh. Non, pas, pas vraiment. Pas vraiment, et bien Loïc, tu es sur oh. Fun Radio en direct parce que ce matin on voulait te souhaiter un bon anniversaire mmh. Ah mais c'est gentil euh... Sonne radio bon Oui. Et c'est oui, voilà, ta copine... Ah mais c'est super <rire> gentil Le mec qui <rire> connaît pas <rire> les paroles. C'est ta copine qui voulait te souhaiter un bon anniversaire ce matin. Voilà, c'est mignon. Ouais, c'est tout à fait mignon. Euh, malheureusement, elle bah... ne pouvait pas être là mais euh, parce qu'elle travaille. Mais euh, voilà, oui, elle te souhaite joyeux anniversaire et, un les anniversaires et euh, elle pense fort à toi. Et tu as 20 ans aujourd'hui. Euh, si, si. T'as un âge important <rire> parce que c'est notre âge aussi en plus. 20 ans ben si je pouvais passer, c'est dommage Franchement, je, c'est dingue quoi. Ben, un beau 20 cadeau, ans ou... et on te souhaite bon anniversaire comme ça Mais c'est un beau cadeau qu Qu'est-ce qu oh que, oui, que, que, qu que tu vas faire pour tes 20 ans Pardon oh, Qu'est-ce que tu vas faire pour tes 20 ans On a prévu un petit souper en famille Avec les amis aussi Et puis avec ma petite chérie hein. Ah bah évidemment qu'on va retrouver tout à l'heure Bah tu lui fais des gros bisous, on l'embrasse Et puis on te souhaite de passer une excellente journée Car 20 ans c'est très important Loïc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 My blood is rushing on, I don't need no reason, don't be control, I rise so high no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, it, it drops, Ooh. I can't take my eyes off of it, Les vacances coralie hein oui. merci d'être sur Fun Radio 8h19 Allez -y, Chakara c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes Le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel pour vous cette semaine Coralie Oui, tout à fait. Toute cette semaine, on vous offre votre Samsung Galaxy View offert par media RuneUp et Fun Radio. Et franchement, elle l'a ici en ah main. Oui. On la voit, elle est <rire> exceptionnelle cette tablette. Ah oui, cette tablette 18,4 pouces, c'est-à-dire 47 cm. de dialogue, dia, <rire> diagonale Tu vas y arriver, deux diagonales. Vendredi, ce sera bon, on le fera correctement. Vendredi, ouais, ça ira parfaitement. Écran full HD qui vous permettra de regarder la télévision ou alors de jouer euh, totalement à des jeux ou l'utiliser comme une tablette. Et si vous voulez repartir avec ce cadeau à plus de 600 euros, vous pouvez envoyer dès maintenant Galaxy par SMS au 6322. C'est 1 euro par message. On appelle là, on lutte entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15 alors allez-y 6322 vous envoyez le code GALAXY nos invités sont là ils sont les inventeurs de Shomergone, c'est le What Is That du jour tu connais tu connais pas c'est le What Is That sur Fun Radio Salut les garçons. Bonjour Quentin et Sébastien. Vous venez de très loin. Vous venez de oui. Luxembourg. Oui. Et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de votre euh, initiative sur euh, Facebook Showers Gone. Oui. En quelques mots, c'est quoi Alors Showers Gone, c'est une initiative que nous avons mise en place pour euh, rassembler mm -hmm. les demandeurs d'emploi et les employeurs via une page Facebook. Donc le but, c'est que des employeurs ou des demandeurs d'emploi puissent promouvoir leur emploi, Exactement, leur, ouais. euh, chercher de l'emploi sur Internet. Tout oui. à fait. Et comment ça se passe alors Alors, Concrètement, euh, les demandeurs d'emploi peuvent se promouvoir via une capsule vidéo d'une minute mm -hmm, dans, dans laquelle. vous c'est ça On oui, produit exactement. Donc euh, une minute dans laquelle ils peuvent se promouvoir en tant qu'offreur de services, qui est très important. Et de l'autre côté, l'employeur qui peut promouvoir un poste afin de trouver la collaboratrice ou le collaborateur idéal. Et comment est née cette idée Parce que je crois que vous avez chacun des spécialisations. Tout à fait. C'est oui. comme ça qu'est née l'idée de Chomergone. Ah voilà. Oui. Donc nous sommes sortis de, de Réto, on mm -hmm. a directement décidé de se consacrer à nos passions respectives. Euh, et donc euh, voilà, on, était, on est devenus demandeurs d'emploi tous les deux en même temps Et on s'est dit, allez, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer de, de, un peu les démarches administratives Parce qu'on s'est vite rendu compte que ce n'était pas évident C'était assez, oui, ouais. assez compliqué, assez laborieux Et donc on s'est dit, allez, on va essayer de mettre nos passions... Euh, Euh, en lien et on a essayé de développer de trouver des idées donc c'est comme ça, ça c'est comme vie. ça qu'est né Shomer donc Tout ça a, fait. a presque un an c'est ça euh, ça a trois mois ça a trois mois ça a toujours on que ça se mette en place on voilà, voilà. 22 ans on le rappelle donc vous êtes oui. assez jeune quand même pour avoir créé ça ouais. comment ça se passe si on veut rentrer en contact avec vous euh, c'est ah. très simple on... on, on... Peut rentrer con en contact avec nous directement via notre page Facebook ou bien directement par email euh, via euh, l'adresse showmursgone@gmail.com. Euh, euh, ouais. <rire> oui. Merci Corentin, merci Sébastien, vous restez avec nous, oui. continuons à oui. en parler car c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va en parler juste après. est Streffy et Bonne Bonne. Juste avant, c'est Armand Van Elden qui arrive. Et vous avez envie de poser des questions à nos invités Ça se passe par SMS au 3044. Bienvenue, vous êtes sur Fun. Bon réveil, vous écoutez Summer Fun Dans quelques secondes, c'est Treffy Qui sera en interview exclusive sur la page Facebook de Fun Radio Dans quelques jours, avec son titre Bonne Bonne C'est ce qui arrive dans la suite Le temps de vous rappeler qu'on parle des collectionneurs C'est bien plus qu'une passion à l'heure actuelle, ça devient carrément un marché Et le Coralie, on a quelques réactions par SMS 3044 Oui, on nous dit ma fille a décidé de devenir Philatéliste après une journée d'école Où ils en avaient parlé, elle m'énerve tous les jours Pour qu'on lui, euh, qu lui trouve de nouveaux timbres C'est une belle, une, belle, une, belle, euh, une belle collection, non Ouais, mais ça doit coûter cher pour les parents en final, tu vois. Bah, est-ce que c'est plus avantageux de collectionner des teintes ou des bouteilles de vin à 100 000 euros Bon. Bah, le vin <rire> On a quelques passions qui sont plutôt originales. Par exemple, est-ce que tu savais qu'on pouvait collectionner les chats Oui. Ah, bon, moi je ne savais pas. Ça s'appelle <rire> l'europhilie. Ah, ça je ne savais pas vraiment. L'europhilie, c'est aussi un drôle de nom. Et l'europhilie. On a aussi les collectionneurs de sable. De ah, sable Le temps que je revienne sur ma feuille parce que je l'ai perdu. Les collectionneurs de sable, La l'arénophilie. Mais pourquoi tu veux collectionner du sable Il y en a qui font ça à chaque fois qu'ils vont en voyage, en vacances, ils ramènent un petit un pot petit avec du sable. C'est nul. Bah non, pourquoi pas. Il y en a qui collectionnent les canettes ou les t-shirts publicitaires, c'est aussi un peu spécial. Mais ça, ça va aller ou quoi Jean-François, tu as aussi des collections un peu originales toi Moi j'ai trouvé un cucurbitaciste. C'est les. Euh, les euh, comment Les cucurbitacés Oui, il, il collectionne les étiquettes de melon Et puis il y a aussi ah, le, le glacophile Qui collectionne les pots de yaourt tu vois, Il y a, vraiment des, mecs <rire> il y a euh... vraiment des gens qui ont des passions <rire> Mais c'est ça qui est intéressant et on sait jamais Peut-être que dans quelques années, 10-15 ans, ça vaudra aussi de l'argent moi, moi je me lance dans une nouvelle collection, je deviens calcologue C'est quoi C'est la, la personnes qui collectionnent des chaussures <rire> Ça c'est très féminin par contre. Ah oui, oui. Là, vous tout. avez une passion originale, <rire> vous avez envie d'en parler avec nous ce matin au niveau des collections. Ça se passe par SMS 3044 ou encore sur notre page Facebook Summer Fun. Dans quelques secondes, c'est Raï Strafier, Bonne Bonne qui arrivent et puis on continue à parler et faire connaissance avec nos invités, les inventeurs de la plateforme Summer Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio.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 Radio, Radio. dance floor. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool, and when I finally got sober, felt ten years older. But f it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car, just to prove.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 Don't De l'été. Soleil, détente i son dance floor. Avec Summer Fun tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. On est un tout petit peu en retard, mais pas trop. On s'améliore. Jean-François, que se passe-t-il du côté de l'actualité en ce mercredi 13 juillet 2016 Eh bien, on commence avec une info qui concerne Barack Obama pour vous dire qu'il a rendu hier à Dallas un hommage ému aux cinq policiers abattus par un tireur embusqué, assurant que les États-Unis ne sont pas divisés et que les apparences peuvent laisser croire. Que peuvent laisser croire. La cérémonie rendait hommage aux policiers tués et tous représentés par une chaise vide sur laquelle.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 au Parlement pour les traditionnelles questions hebdomadaires au Premier Ministre en fin de matinée. Dans la foulée, Theresa May se rendra auprès de la Reine pour prêter serment. Elle aura pour tâche de former un nouveau gouvernement. Elle devra par la suite mettre en place la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Un mot aussi pour vous dire que l'avion solar Impulse 2 a atterri à l'aéroport du Caire, deux jours après avoir décollé de l'Espagne pour poursuivre son tour du monde avec le soleil pour seul carburant. Après, une... après avoir réussi sa première traversée de l'Atlantique et atterri à civil le 23 juin, l'avion devrait entamer au Caire la 17 e et dernière étape de Son périple vers Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis D'où il était parti le 9 mars 2015 En sport, autour de France L'Israélien Michael Matthews Qui a remporté hier la 10 étape Christopher Froome a conservé le maillot jaune de leader Greg Van Avermaet a terminé à une très belle 4 place Aujourd'hui, la 11 e étape de la Grande Boucle Conduira les coureurs de Carcassonne à Montpellier devrait faire la part belle aux sprinteurs. Et puis un mot de football, enfin, pour parler de notre sélectionneur Qui est toujours dans l'attente D'une décision concernant son avenir Les réunions se multiplient au sein de l'Union Belge Pour discuter de Marc Wilmot, on ne devrait en tout cas pas en savoir plus avant au moins plusieurs jours. Ben. Dans quelques secondes on continue à vous expliquer tout ce qui se passe au niveau de Chômeur Gone, c'est une initiative jeune qui a été lancée au Luxembourg, ça touche les demandeurs d'emploi et les euh, et les chômeurs, on en parlera justement, c'est la même chose. On en parlera dans quelques secondes. C'est le matin, c'est comme s'il était 6h, on voit sauf qu'il est 8h37. Côté météo, Jean-François des mauvaises nouvelles pour nous cette semaine. Des mauvaises nouvelles, un, un temps très variable et des averses qui pourront être localement intenses et orageuses. Il faudra très frais avec des maximums entre 14 degrés en Haute-Fagne et tout au plus 18 à 19 degrés ailleurs. Il faudra attendre vendredi pour un retour un temps un peu plus sec. Prochain rendez-vous de à 9h et tout de suite Mitri Vega c'est Like Mike sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Summer Fun, c'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. 18 h 41 sur Fun Radio On démarre la journée ensemble Avec dans un instant Chris Kabe Yousoufa Badabing C'est ce qui arrive Côté son dance floor uh -huh. et Juste avant C'est le What is that Tu connais Tu connais pas C'est le What is that Sur Fun Radio Et nos invités du jour Sébastien et Corentin Les inventeurs de l'initiative Chômeur Gone Qui sont avec nous Bonjour les garçons Bonjour On Bonjour. va continuer à faire connaissance avec vous Parce que vous êtes deux profils Super intéressants On le disait en antenne juste avant Vous avez chacun une particularité Et c'est ça qui fait votre duo Oui Alors Sébastien, lui, il a plus la particularité, euh, du moins la compétence audiovisuelle mm -hmm. qui nous permet de maximiser euh, la qualité des vidéos. Bien sûr. Et moi, je suis plus entre guillemets euh, marketing, euh, ce qui me permet de prospecter et le relationnel, mmh. ouais, les le ouais. voie ouais. ouais. de mail autour euh, de voilà. ça, ouais. voilà. Eh bien écoutez, vous avez lancé Gone. donc on rappelle en quelques lignes, c'est un mouvement qui vise à rassembler des demandeurs d'emploi et des employeurs à oui. travers des capsules vidéo. Est-ce que vous avez des retours parfois de gens qui ont utilisé votre, votre moyen d'expression, donc les capsules vidéo sur votre page Facebook et qui ont réussi à trouver un emploi ou à trouver un employé Jusqu'à présent, on a un candidat, Jérôme, qui a décroché un entretien d'embauche, donc un employeur est venu nous demander directement via notre page Facebook, son adresse email, mm -hmm. et de là, il a décroché un entretien, mais euh, on ne fait pas le suivi après la capsule, je vais dire. Mais c'est une fierté quand même pour vous de ah, dire que oui, oui, votre, oui. Euh, votre vidéo, votre capsule, votre initiative permet à des gens euh, bah, de vivre finalement, Avoir incroyable. un emploi, c'est vivre. C'est ouais, pour, pour ça qu'on qu le fait, exactement. et oui, on était très contents, euh, rien qu'un entretien, c'était déjà énorme pour nous. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez dans la suite Comment on va se développer Shomergon Pour le moment, on va viser et maximiser les, les capsules, et mm -hmm. puis si d'autres projets ou d'autres initiatives à ouais. suivre, on fera en sorte de les développer. et ben en tout cas, on rappelle que vous avez 22 ans, tous les deux, vous venez dans le Luxembourg et vous avez lancé cette plateforme à retrouver sur Facebook Schomergon. Comment ça se passe pour vous contacter si demain je suis au chômage, voilà, demain je suis peut-être viré vu qu'on a fait les ah. infos en retard. Comment ça se passe si j'ai envie de m'inscrire et vous contacter Alors c'est très simple, vous vous rendez sur la page Facebook mm -hmm. ou euh, simplement avec la messagerie euh, sur notre page ou à l'adresse euh, gmail.com Donc c'est très simple, en fait on vous envoie un petit mail, on discute ensemble, on fait connaissance et puis Exactement. après voilà. comment ouais. ça se passe Une fois que le contact est pris Alors on répond <rire> mieux. Euh, et euh, donc très rapidement on fixe un rendez-vous, on s'arrange pour mm -hmm. une, une date, une heure et on se déplace, on vient tourner la capsule et... Ah donc directement, ça se passe au taquet voilà, exactement. On vient, on À partir du moment où la personne est venue vers nous on accepte d'office, il n'y a pas de restriction ouais. Donc c'est ouais. très simple, on va sur très Facebook simple. Chômeur Gone, on vous envoie un petit message Est-ce que vous visez toutes les catégories d'emploi ou vous Absolument. respectez peut-être un âge ou une fonction en particulier On n'a aucune limitation euh, La seule règle qu'on s'impose c'est que les gens doivent venir vers nous. D'accord, on n'ira pas vers les gens. Si quelqu'un vient vers nous, d'office, on va être content et on accepte. D'accord, en tout cas on vous retrouve sur Facebook sur la page Shoumergone. On publie tout ça dès maintenant sur notre page Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Dans un instant, côté son Florence, c'est Chris Kabayo Soufa qui arrive. F-U-N-Fun. International et la connexion. Friday night went on way too long. I, just don't I woke up in the stranger's home. After six shots You know that girl really turned me on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 Imani, le Society, c'est ce qui arrive dans quelques secondes côté son floor, Le temps pour nous de faire l'agenda du jour. Que se passe-t-il en Bruxelles et en Wallonie On va tout savoir. Et Coralie, on commence avec le labyrinthe de Barvo. Oui, ça se passe à Barvo sur ourt sur Ourthe, Pardon, excusez-moi. Et on va parler d'un labyrinthe de maïs géant. Ah, donc, euh, géant, des maïs qui sont énormes. Le, le terrain fait 11 hectares. Mm -hmm. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est, 11 hectares ouais. 11 hectares, c'est un peu. Non, en fait, non. C'est <rire> très grand. <rire> c'est vraiment très, très grand. Les, les maïs, les, les trucs de maïs arrivent plus haut que, sont plus grands que toi. Donc moins 2 mètres donc c'est vraiment énorme et ça se passe en fait c'est un labyrinthe à thème le thème cette année c'est les princesses et les dragons donc on a déguisé en princesse pour venir non pas forcément en fait ça se déroule sur une petite sorte de quête donc vous allez rencontrer divers personnages tels que merlin des dragons une princesse et évidemment une sorcière maléfique sinon ce serait pas drôle pour se mettre un petit peu en travers de votre route et donc vous trouvez votre quête c'est de retrouver le dernier dragon combien ça coûte plus ou moins ça c'est entre 14 et 10 euros donc ça va c'est abordable un site internet où on peut retrouver des infos www.lela.com on change de direction, on part du côté d'Ewey avec la grotte de Remonchamp. Oui, donc voilà, c'est une, une grotte. <rire> Comme le nom <rire> l'indique Voilà, en fait, euh, ça se passe. Donc vous allez pas vous balader dans les grottes. Il y a d'abord une balade d'un kilomètre pour voir un petit peu tous les stalagmites, les stalactites qui mm -hmm. sont formés. Ouais. C'est vraiment super beau, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller. C'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le détour. Et, Et là, euh... c'est qu'Aurélie, elle a déjà visité toute la Belgique. Donc <rire> elle peut nous vraiment nous donner des bons avis sur les événements à faire. Mais par contre, bien, mais bien euh, euh, se balader. Bouger, ouais, ça. <rire> vous pourrez visiter plusieurs choses, dont une salle Qui est habité il y a plus de 8000 ans par des chasseurs paléolithiques des paléolithiques, donc c'est assez ancien quoi. Oui, exactement. et on peut aussi se promener en barque je pense oui exactement, on peut, on peut promener en barque pour la plus longue navigation souterraine du monde du monde, du carrément, monde. donc c'est -ce qu y vraiment un... quelque chose d'énorme. Il y a un site internet où on peut retrouver des images peut-être de ça aussi Oui, 3 grottes lesgrottes.be Lesgrottes on va retrouver ça sur notre page Facebook aussi, toutes les liens et les infos parce que je pense que franchement la barque, plus, la plus longue barque euh, euh, navigation souterraine ça peut être sympa à faire. Oui et franchement c'est vraiment super beau c'est vraiment à voir et c'est accessible pour tous les âges oui oui totalement et bien merci beaucoup Coralie pour euh, l'agenda du jour on retrouve tout ça sur la page Facebook de l'émission Lunch Money Imani Don't Be Sochi et c'est ce qui arrive dans la suite Leçon. Dance Floor fun. fun Radio Fun Radio I can see, I just need privacy Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty I just need space to do me, get a win what they're tryna see A Stella Maxwell right beside of me A Ferrari, I'm buying three A closet, of Saint Laurent, get what I want, when I want Cause his hunger is driving me, yeah i just need to be alone, I just need to be at home Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan But regardless, I'll always keep keeping on Fuck fake friends, we don't take outs, we just make M's When y'all follow, we just make trends I'm right back to work when that break ends Yeah. me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apes, just Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it. The rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my age. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely. This shit ain't random. I didn't get lucky. Made it right here 'cause I'm sick with a the cutty. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny? I don't need anything to make me satisfied. You know. Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat? Your skin. Take off your clothes Blow up the fire Don't be so shy You're right, you're right Take off my clothes Oh bless me Father Don't ask me why You're right, you're right Hold my step I'm in command Can you feel my hips In your hands And I'm laying down By your side the sweet Quelques secondes ces mots, mais Aloha, un truc qui nous envoie directement en vacances sur la plage, les doigts de pied en éventail. Le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel pour vous et qu'on appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques minutes Coralie, il est donc temps de s'inscrire. Oui, tout à fait, toute cette semaine, on vous offre votre Samsung Galaxy View. Donc c'est la meilleure tablette du marché pour le moment. Elle fait plus de 18 pouces, c'est-à-dire plus de 47 cm de diagonale. C'est vraiment énorme, elle peut servir de télévision ou de tablette de maison normale pour vous, pour vos enfants. Vous faites exactement comme vous le souhaitez avec cette tablette. Et euh, c'est un cadeau qui vaut quand même plus de 600 euros. Et surtout elle est design. ah de ouais, elle salle, est les designs. Ah ouais, les designs, on l'a ici en studio avec nous et franchement, elle cartonne cette tablette. Alors vous avez envie de tenter de la remporter. C'est très très simple pour s'inscrire Il vous suffit d'envoyer Galaxy par SMS au 6322 C'est 1€ euro par message, on fait le tirage dans quelques minutes Et puis vous retrouvez toutes les infos également sur internet Sur la page, sur le site www.funradio.be Le temps de terminer notre sujet du jour Parce que l'émission touche bientôt à sa fin On parlait des collections et des collectionneurs Parce qu'on avait dit oui, collectionner des choses c'est une passion C'est vrai toi tu collectionnes par exemple Les t-shirts et les paquets de cigarettes qui viennent d'autres pays voilà et moi je collectionnais par exemple les timbres quand j'étais petit et les bacs de cigares, Jean-François, il collectionnait les PV il nous l'a dit tout à l'heure <rire> et puis euh, les collections, ouh j'ai perdu ma feuille les collections c'est aussi surtout eh bien un marché lucratif à l'heure actuelle, souvent <rire> avec les BD avec euh, pourquoi pas les... Comment dire les BD avec les euh <rires> il ça se passe un truc là même ouais, avec en les studio. timbres les bouteilles de vin toutes ces choses là c'est c'est vrai que ça devient vraiment un marché et que maintenant ça peut se vendre très très cher oui tout à l'heure on l'a vu euh, une BD de une BD originale de Tintin fou. peut se vendre plus de 60 000 euros c'est fou comme ouais. les planches donc c'est à dire euh, ouais. les planches sur lesquelles on a dessiné Hergé au moment de Tintin plus de 100 000 euros c'est un peu comme ceux qui euh, comme les premières euh, comme ça premier comics oui c'est vrai ça, ça coûte tout aussi cher et c'est voilà fou, mais quand, même. quand on aime on ne compte pas et Qu'on a reçu sur Facebook, peut-être. <rire> oui, on nous dit je ne comprendrai vraiment jamais les gens qui font des collections, je trouve ça vraiment stupide. Ça n'a aucun intérêt et on dépense de l'argent pour rien. Mais ça c'est faux. Alors on peut dire pourquoi des jeux vidéo et jouer avec sur une PlayStation qui coûte aussi 800 euros Bah ouais, mais bon au moins tu peux, euh, tu bah, tu joues quoi, ça, ça, ça, tu peux en profiter. Et là bah tu peux la regarder quoi ta collection. Moi je pense que quand on aime on ne compte pas. Donc autant on se faire plaisir de temps en temps. C'est notre petit plaisir du jour. D'ailleurs <rire> c'est avoir une collection. On vous encourage. La discussion continue sur la page Facebook de l'émission. Que collectionnez-vous Êtes-vous peut-être un collectionneur de chats On a appris ça qu'on pouvait collectionner les chats aujourd'hui. et eh bien on continue sur la page Facebook C'est merveilleux.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 La journée commence sur Fun Radio, vous avez fait le bon choix de nous écouter. Il est 9h et en 9h on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir votre déclaration fiscale via la plateforme TaxOnWeb, si vous ne l'avez pas déjà fait. Hier au milieu de matinée, à quelques heures de la date limite, plus de 2,5 millions de déclarations avaient déjà été soumises via TaxOnWeb. Les contribuables qui décident de faire remplir leur déclaration par un comptable ou un conseil fiscal ont compté jusqu'au 27 octobre pour l'introduire. Ceux qui ne respectent pas les délais s'exposent pour appel à des amendes administratives allant de 50 à 1250 euros avec un accroissement d'impôts de 10 à 200% sur les revenus non déclarés. L'an dernier, 87 625 amendes ont également été infligées.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 vide sur laquelle avait été déposé Un drapeau américain plié et une casquette De policier En Angleterre, David Cameron a présidé hier son 250 Et dernier conseil des ministres Avant de céder aujourd'hui la place à la tête du gouvernement Britannique à Theresa May qui va s'atteler à mettre en œuvre le Brexit David Cameron présentera sa démission à la reine Elisabeth II Après sa dernière prestation au parlement ce matin Dans la foulée, Theresa May se rendra Auprès de la reine pour y prêter serment et elle aura pour première tâche de former un nouveau gouvernement L'avion Solar Impulse 2 atterrit à l'aéroport du Caire deux jours après avoir décollé d'Espagne pour poursuivre son tour du monde avec le soleil pour unique carburant. Après avoir réussi sa première traversée de l'Atlantique et atterri à Séville le 23 juin, l'avion devrait entamer du Caire la 17 e et dernière étape de son périple vers Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, d'où il, il avait pris son envol le 9 mars 2015. Le comité olympique interfédéral belge a annoncé hier sa liste des athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui se dérouleront du 5 au 21 août. Ils sont au nombre de 105, dont deux remplaçants et participeront à 18 des 28 sports au menu. La délégation belge espère récolter au moins 4 médailles lors de cette campagne. La liste n'est pas encore définitive, vu que certains sports n'ont pas encore effectué leur sélection. C'est par exemple le cas du cyclisme sur route, où l'on connaîtra le nom de 5 cours à le 22 juillet prochain. D'autres athlètes tenteront également de se qualifier en extrémiste pour ces JO, en satisfaisant les critères internationaux. Un dernier mot pour vous parler du Tour de France, pour vous dire que c'est l'Australien Michael Matthews qui a remporté hier la 10 étape. Christopher Fromm a conservé le maillot jaune de leader, au terme d'une étape où le belge Greg Van Avermaet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 Dans quelques petites secondes, j'ai pu voir un DJ Snake avec Toll, qu'on aura aussi Mom et Aloha juste avant, côté météo. Jean-François, qu'est-ce que tu as pour nous pour cette belle journée de mercredi Une journée de mercredi avec un temps variable en taux et avec des averses qui pourront être localement intenses et même orageuses. Il fera très frais très frais, avec des maxima entre 14 degrés en Haute-Fagne de et tout au plus 18 à 19 degrés ailleurs. Il faudra attendre vendredi pour un retour un temps un peu plus sec. Croisons les doigts pour vendredi alors. Effectivement. Prochain rendez-vous de l'Info à midi avec Carlo. Moi je vous retrouve demain dès 6h et tout de suite c'est Mom sur Fun Radio.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 Something go- Less or something more oh. Radio, il est 9h09, on démarre la journée ensemble. Dans quelques secondes, c'est DJ Snake qui arrive... Avec son titre Tol, que le temps pour nous d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui repartait peut-être avec votre tablette, c'est Samsung Galaxy View. Oui, tout à fait, Donc vous avez tous euh, et toutes joué au, <rire> au 6322 avant d'envoyer un Galaxy par SMS. Vous pouvez encore le faire, on n'a pas encore tiré au sort le gagnant, donc vous y verrez vraiment quelques secondes pour envoyer dès maintenant Galaxy par SMS au 632. C'est un euro par message pour repartir avec votre Samsung Galaxy View. Le temps d'appeler <rire> le gagnant en direct, on va voir s'il décroche. On espère en tout cas. <rire> en fait, je t'explique te quand même celui de standard ouais. parce que la fiche c'est de euh... D'accord, on a rigolité. un petit souci de standard, c'est pas grave, on va improviser. <rire> Olivier est avec nous. Salut Olivier. Du coup, elle va passer sous le bureau. <rire> <rire> Bonjour tout le monde. Justement, on en parlait juste avant que effectivement. Elle fasse ça. Comme quoi. quoi, tu vois les choses arrivent. Exactement. Alors, Comment ça joues... va tout Mais écoute très très bien, aujourd'hui, on a eu une bonne émission. On a reçu les les créateurs de l'initiative Chômeur Gone. Est-ce que tu ah connais ouais. non, je ne connais pas du tout. c'est une initiative du Luxembourg qui touche en fait les demandeurs d'emploi et les employés qui ont envie de chercher justement des personnes pour travailler chez eux. Donc, c'est très pour les contacter si vous n'avez pas suivi comment ça se passait vous envoyez un petit mail à arrobasgmail.be plutôt. et puis bah, vous pouvez envoyer vos demandes et comme ça eux viennent chez toi ils ouais, tournent ouais. une séquence donc c'est en fait ton profil ton CV en vidéo si tu veux ah, et okay, ils font ouais, sur internet et donc ah, après ouais. bah, justement ça permet de trouver un emploi est-ce que maintenant le standard est réparé oui. on va pouvoir appeler le ou la gagnante du jour le temps de rappeler en plus bah, nos invités du jour donc c'est génial en fait d'un côté à gagner une tablette Galaxy View on croit pas doigts, qui va décrocher Deux sonneries. Trois sonneries. Ah, aïe aïe aïe. Ah non allez. Il est... ah, y a quand même une tablette à gagner. Mais ouais. Souvent on voit trois sonneries, c'est un peu mort. Trois, 600 Quatre. euros quand même en jeu cette tablette. Hein. Ouais 600 plus de 600 euros. Quand vous envoyez SMS, restez bien en taquet quand vous êtes à côté de votre ah, ouais. téléphone. c'est. Allez on croise. Désolé, ça... mais la personne ah. que vous avez appelée n'est pas disponible. Vous laisser un message ah, après ouais. le signal sonore. Bip. Salut c'est Anto de Fun Radio Tu écoutais Summer Fun Malheureusement tu avais joué pour gagner la tablette Mais tu n'as pas décroché le principe très simple C'était de décrocher Donc on va devoir ouais. relancer le concours Pour vous permettre de remporter cette tablette tout à l'heure Aux alentours de 17h dans c'est que du fun D'ailleurs les deux David on les retrouve tout à l'heure Oui tout à fait on les retrouve entre 17h et 20h Et ils vous offriront toujours votre Samsung Galaxy View Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en envoyant Maintenant bah, Galaxy par SMS au 6322 pour, pour repartir avec cette tablette révolutionnaire Donc c'est pas gagné ce matin mais ça continue cet après-midi oui. Exactement du coup il en aura peut-être deux à gagner tout à l'heure à partir de 17 heures. Qui sait ah En ah plus, toi ah tu la vois comme nous, elle est ici en studio Elle, ouais, peartole, elle est elle très magnifique, elle est très très belle Ça donne envie en tout cas, alors dépêchez-vous Galaxy par SMS Au 63, 22, le Son Floor Ça continue jusqu'à 13h avec toi Oli Et qu'est-ce que tu as de bon pour nous Eh bien je vous ai euh, recherché un petit Wamdoo project Avec le King of my castle, ça c'est un bon souvenir Qu'on va se faire là dans un instant Et nous on se retrouve demain à 6h pour Summer Fun Et eh ben voilà, À demain, avec les plaisir. À plaisir, Allez. Bisous. Et DJ Snake maintenant sur Fun Radio, voici Talk bien de réentendre ça, bienvenue tout le monde Bonnes vacances sur Fun Radio Leçon d'Encelor Et eh bah ouais, milieu de semaine, qu'on passe ensemble J'espère que tout va bien pour vous C'est Oli, on est ensemble jusqu'à 13h Avec toutes les heures, plus de 40 minutes de son que je relancé pour vous On va sortir dans un instant Naskid avec Amine le son de David Guetta également et puis souffle sur Fun, Fun. Bon, le soleil il est pas là mais le son de l'été il est quand même là, hein, sur Fun Radio. Ça arrive tout de suite. Miyamor amor qui débarque. Prenez une bonne dose de fun. Ah. tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun radio. 7h c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la Teuff, tout l'été, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. différé je me suis occupé des vacances. Enfin, une bonne nouvelle Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un last minute. Non Et on part où Bon ça, Je sais pas encore, mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur Volkswagen.be. Offre soumise à condition. Vous êtes ah sur la radio de l'été. Fun Radio. Le son d'Edge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 C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquis Tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, mais ces mots sont faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a See you then. et qui démarre en mode Dance Loss en Fun Radio, bienvenue Ten. Fun Radio Et on va commencer très fort dans un instant avec le son de Face Afrojack, qui y aura du Naskid avec Amine et puis celui qui sera en concert avec nous, ça va se passer le 21 octobre, Letia Arena Celt pour la première fois à Asselt avec 15 000 personnes c'est David Guetta qui débarque sur Fun Radio, son duo avec Zara Larsson Les, euh, toutes les infos concernant euh, l'étiquette et les réservations, ça se passe dès maintenant sur FunRadio.be. Ça arrive tout de suite, bougez pas. Night Cet été, tous les DJs, tous les DJs sont, sont sur Funradio. Fun radio. The best DJs are on Funradio. Maïva Carter, Mico C et Adrien Thomas, mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest club.